Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici les grands titres. Le président de la Commission Vérité et Réconciliation a qualifié de génocide les crimes commis en 1912. C'était ce lundi devant les deux chambres du Parlement lors de la présentation du bilan des réalisations de ces trois dernières années. Cette déclaration est loin de convaincre le vice-président de l'association à ces génocides qui, qui estime que la qualification du crime de génocide est de la compétence de la seule organisation des Nations Unies. Les s o n a s sont provisoirement suspendus à partir de ce jour. La décision a été prise par le ministère de la Sécurité publique qui trouve que ces espaces sont propices à la propagation du Covid-19. La suspension provisoire des sauts 18 décembre courante d trois des quatre chefs de zone et d'institution du chef de l'utile du collinaire de Kadjondi de la commune de Rotobo en province de b u r u l i Une décision définitive devrait intervenir dans 15 jours contre ces administratifs. Accusés de concubinage et de détournement des fonds des coopératives sanguées dans la chronique santé, le petit psychologue clinicien Zeno Cuisera nous donnera des éclairages sur le bien-être psychosocial et ses signes. Voilà pour le sommaire. Oh、bonjour, célébration en cours de la journée dédiée aux contribuables burundais, édition 2021. Dans son discours, le commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR, A déclaré que la journée intervient au moment où plus de 530 milliards d o f f r e n c s burundais ont déjà été collectés au cours de ces cinq derniers mois de l'exercice fiscal en cours. Le ministre des Finances, Domitien d i o k u g a y o a reconnu que les contribuables sont encore moins nombreux dans le pays. Une occasion pour lui de souhaiter que chaque burundais ait une activité susceptible de générer des taxes et impôts dans les cinq ans à venir. Le numéro un burundais, Valiste Ndai Chimie, y a quant à lui appelé tout burundais à augmenter la production. Le site de dépistage au Covid-19 de l'hôpital de référence d o n g o z i a été déplacé vers le stade de football à Gassaka, situé auprès du cabinet du gouverneur, en vue d'éviter des, des contaminations et en raison de nombreux effectifs. Des personnes désirant se faire tester, les responsables sanitaires et administratifs d o n g o z i demandent plus d'efforts qu'avant dans le respect des mesures barrières, vu la recrudescence de cette pandémie ces jours-ci. Apollinaire m o u z a g a r a En v i l l e d'Angouzi, le site de l'hôpital de Covid-19 se trouvait à l'hôpital de référence d'Angouzi, sous près de la mort d e p l u s i e u r s en étage e n v a i l à tous les responsables de différentes services. l u m i q u e site à la r s c o r d e s demandeurs de test au Covid, ce site est déplacé de p u i s au mardi matin vers le stade de football à Gataka, un endroit plus aérien. par rapport à cet hôpital, selon son message, un message donc entendu car il faut immense de personnes qui étaient données rendez-vous à ce stade comme a r d i m a n c Les numéros donnés à c e s personne s présente s montrent que plus de u x mille personnes ont été déjà d é c i é e s à cet hôpital de référence d'anglophonie. Depuis la réapparition de cette pandémie, il y a plus d'une semaine. Ainsi, les chiffres de cas que ces politiques ne sont pas donnés, aucun chef de quartier de la ville dont on vit a f a i e n t r e qu'un cas positif sous traitement, q e repère au moins dans cinq m é n a g e s actuels. Province, les recors de c e t t année sur la l i s t r a t u r e de toutes les provinces multiplient toujours d e s acteurs à la population de toutes les provinces et même pour les viteurs. Les indiquants appuient le recette de nos u r e s d'ailleurs, surtout en ces jours de faute de fin d'année, dont vous o u s dites, à son amour a g a r a à d i o u sans l a m i u Merci Apollinaire.、Et、les SONA n sont s provisoirement suspendus à partir de ce jour. Sur tout le territoire burundais, il en est de même pour les c o n s e r t s et autres grands rassemblements, sauf les cultes religieux. La décision a été prise par le ministère de la Sécurité publique, qui trouve que ces espaces sont propices à la propagation du Covid-19. Des sanctions sévères sont prévues à l'encontre des récalcitrants. Suivez plutôt les précisions du porte-parole du ministère en charge de la Sécurité publique, Pierre m o u r i k i l l e Il est au micro d e r a ï s s a Liliane i n a m a o u r o Le ministère voudrait faire constater au public qu'en plus des lieux de rassemblement s u s p e n n é s des personnes continuent à fréquenter des chambres de sauna, et qui néanmoins constituent également des moteurs de propagation du virus, vu la proximité des gens qui fréquentent ces lieux. Ainsi, le ministère porte à la connaissance du public que tous les lieux de b a n d de chaleur sèche, communément appelés sauna, sont suspendus sur tout le territoire national. Et le ministère invite les propriétaires de ces lieux à les fermer immédiatement. À l'écoute de ce communiqué et jusqu'à nouvel ordre. L'administration et la police sont invités à faire respecter cette mesure sur le territoire national. Le ministère a constaté ces derniers jours qu'il y a des personnes des organisations ou des artistes. Qui ont déjà annoncé leur concert, leur rassemblement, leur concours. Et bien, le ministère informe le public que toutes ces activités de plaisir et de loisir sont s interdites jusqu'à nouvel ordre. Et ici, le ministère invite la police et l'administration à faire respecter cette mesure et met en garde la police et l'administration chaque fois qu'il y aura des gens qui sont dérangés par ces tapages nocturnes, par ces activités de loisir s et de plaisir, et que le responsable administratif et policier encourra des sanctions très sévères. Pierre n o u r é qui e r porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique. La Commission Vérité et Réconciliation Sévère a qualifié les crimes commis en 1972 de génocide lors de la présentation ce lundi devant les deux chambres du Parlement du bilan des réalisations de ces trois dernières années. Le président de cette commission, Pierre Claverne d'Italie, a souligné que les enquêtes menées ont prouvé que les autorités de l'époque ont eu une part de responsabilité dans l'exécution de ces crimes. La radio Issa Ganelo revient ici sur les interventions qui ont eu lieu à l'hémicycle après cette déclaration du patron de la CVS. C'est un reportage de Sheila Irambona. Présenter le rapport des enquêtes menées par rapport aux événements de 1972 devant les deux chambres du Parlement, c'est ce que le président de la Commission Vérité et Réconciliation, CVR, Pierre Claverne d a ï t c h a l i é a fait ce lundi. Au cours de la présentation, le président Pierre Claverne d a ï t c h a l i é a indiqué que, de par les enquêtes menées, la Commission a découvert que les crimes perpétrés en 1972 contre les Hutus étaient un génocide. Ce rapport indique également que les autorités de l'époque ont contribué dans ces Actes. Donc, le parti Uprona a aussi une part de responsabilité dans ces actes. Après cette présentation, les parlementaires ont posé des questions. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Abel Gachati, a demandé pourquoi la CVR associe les actes de ses autorités à ceux des autorités du parti de l'époque. Vous en avez parlé surtout au niveau de la conclusion. Vous avez parlé de ceux qui avaient des hautes responsabilités au sein du parti Prona. Concernant cela, la responsabilité e s t comblée à un individu, tout comme dans un autre parti, il peut y avoir un individu qui fait ceci ou cela. Le président de la CVA a répondu à ce propos que la CVR s'est basée sur la loi. Quand nous parlons de l'Uprona, nous parlons de l'institution. Comme on peut dire, l'armée demande, demande pardon l'État demande pardon. Cela se passe dans le droit administratif. On parle d'une responsabilité institutionnelle qui est différente de la responsabilité des individus. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale de son côté, Sabine Nakarutimana, est revenue sur la question de la protection des sources et au président de la CVR de répondre que la CVR n'a pas encore rencontré de problème sur ce point. Cette qualification a été faite après des enquêtes menées dans des provinces comme Makamba, Bururim, g a r o Muyinga et Kayanza. Au cours de cette séance, c e l a a été d e m a n d é à la CVR de faire des enquêtes également pour les événements de 1988 et 93. i l a i r a m o n a et le collectif des rescapés victimes de crimes contre les Hutus en 1 9 7 2 a p p r é c i e n le rapport de la Sévère qualifiant les crimes contre les Hutus de génocide. François Xavier Sabimana, président de ce collectif, précise que la qualification ne suffit pas, mais pour lui, il devrait aussi y avoir des dédommagements pour les victimes i l'affirme que ce rapport ne peut pas faire retourner en arrière la réconciliation entre les Burundais, mais plutôt devrait la renforcer. Suivez-le au micro de Jean-Marie m a y l o n c a au sein de notre collectif de rescapés et victimes du génocide commis contre les routes du Burundi en 1972, avant et après, a é c u e i avec satisfaction parce que c'était parmi les objectifs du collectif de réclamer qu'il y ait reconnaissance du génocide commis contre les nôtres en 1972, en 1973.、Et、donc, le 20 décembre 2020, Ça a été un jour, je dirais, inoubliable de la part des rescapés des, des victimes du génocide commis contre les routiers du Burundi réunis dans notre collectif. La qualification en elle s seule est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est une des étapes. En matière de justice transitionnelle. Mais cela ne suffit pas parce qu'on a besoin que cela soit accompagné par une loi en rapport avec ce génocide commis contre les Routous-Barundis. En plus de la loi, les victimes de ce génocide ainsi que les rescapés, dont notamment les veuves et les orphelins, ont besoin que la justice soit faite envers eux. Puisqu'il y a beaucoup parmi nous dont les biens. ont été spoliés. l En s victimes et les rescapés et o t soit restitué. besoin que En ça plus, il faut qu'il y ait la construction des mémorials et monuments de souvenirs et dans lequel devraient être conservés les restes des corps de toutes ces victimes. Il faut également que l'État du Burundi demande pardon aux rescapés et aux victimes parce que c e t t e t r a g é d i e ce génocide de 1972-1973 a été commis par l'appareil étatique. À la tête d'IKER se trouvait le président de l'époque, Michel Michombe. François-Xavier Sabimana, il est du collectif des rescapés victimes des crimes contre les a u t o s en 1972. Réaction maintenant du vice-président de l'association à ces génocides, Chirimoso, qui trouve que la commission vérité et réconciliation n'est pas compétente pour qualifier le crime de génocide. Et t h r e n c e Mouchano estime, de, estime que cela revient à C'est la compétence de l'Organisation des Nations Unies uniquement. Il estime d'ailleurs que c e s experts devraient faire partie de la CVR de sa mise en place, telle que contenue dans les accords d'Aroucha. On l'écoute. En principe, ce n'est pas la Commission Vérité Réconciliation locale qui a la compétence de qualifier le crime de génocide. Plutôt, ça relève de la compétence. De la Commission internationale des Nations unies, mise sur pied par le Conseil de sécurité des Nations unies. En témoigne, le génocide des Juifs ne pouvait pas être proclamé et qualifié par la Commission vérité-réconciliation allemande. Le crime du génocide des t u t s i s de Rwanda ne pouvait pas être qualifié par la Commission vérité-réconciliation rwandaise. Le génocide de l'ex-Yougoslavie ne pouvait pas être proclamé et qualifié par Les y u g o s l a v e s C'est la raison pour laquelle le Burundi ne peut pas faire exception. Le Burundi doit suivre la loi et les conventions internationales. On a entendu qu'il a parlé des conventions, mais les conventions que nous lisons tous, que nous apprenons partout au monde, n'ont pas été observées. Il fallait qu'il y ait un très bon début. La Commission Vérité et Réconciliation du Burundi et la conception des accords d'Arusha. Dans ces accords d'Arusha, c'était conçu qu'au sein de la Commission devraient figurer les représentants des membres de l'Organisation des Nations Unies. Et le gouvernement du Burundi a exclu les membres de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi cette exclusion Pour les victimes autres, nous estimons qu'on a échappé à la crédibilité de ce rapport. C'était Terence Mouchano, vice-président de l'association AC g e n o c i d e Chirimoso. Il est 1 3 h 1 0 à b u Jumboua e t sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un homme répondant au nom de Barungina de la colline Kanyangé en commune b e u h i g a de la province k a r o u z i a été retrouvé mort la matinée de ce mardi sur la même colline. Il a été poignardé au niveau de tous les membres de son corps par des individus, des individus non encore identifiés pendant cette nuit de lundi. À mardi, la police a appréhendé sur place trois personnes, dont sa femme, son fils d'une vingtaine d'années et un voisin. Certains habitants de la place indiquent que cet homme de près de 60 ans serait victime de conflits qui seraient au s e i n de sa famille. Suspension provisoire d è s s a u 18 décembre courant de trois des quatre chefs de zone et destitution du chef culinaire de Kadjoundi de la commune de l'Otovo en Provence et Bururi. Parmi les accusations, le concubinage et le détournement des fonds des coopératives sanguées. Au niveau du cabinet du gouverneur de Bururi, o l'on informe disposer de 15 jours pour sortir une décision définitive. Jean-Pierre Misako. Lors d'une délibération à、ah、huis clos du conseil communal de Rutovu, ce 18 décembre courant, il a été décidé le limogéage du chef collinaire de Kajondi et la suspension provisoire des chefs de zone Mouweza, Mouzenga et Kajondi de la commune de Rutovu. Seul le chef de zone Tchondi A été maintenu dans ses fonctions. Des sources auprès de certains des membres du conseil communal de Routovu o indiquent que la prostitution et le concubinage, le détournement des fonds des coopératives sanguées, l'insubordination et la non-exécution des travaux communautaires ont motivé c e s suspensions et limoges. g Pour certains, suspendu s et le chef de colline Limogé e contacté, ces accusations ne sont pas fondées et c e t t e d é c i s i o n du conseil communal de Rutovu o c a c h e r a i t d'autres visées, expliquant qu'ils n'ont même pas été appelés s'expliquer au conseil communal. Contacté à propos, honorable Jérôme Bébé-Colimana, président du conseil communal de Rutovu, o dit Que l'administrateur communal les aurait entendus et ajoute que le conseil communal ne fait que proposer au cabinet du gouverneur qui prend une décision définitive. Au niveau du cabinet du gouverneur de m u r u l i l'on informe disposer de 15 jours pour sortir une décision définitive. Jean-Pierre Misago de p u i s o u r u l i Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Missago. Et pour revenir sur le rapport qui a été présenté hier sur les activités menées par la Commission Vérité et Réconciliation, nous proposons de suivre cette analyse d'un expert en justice transitionnelle. Il s'appelle Rémi Havziarimana. Il estime que des informations fouillées devraient être mises à la disposition du public sur ce rapport. Rémi h a f d a r i m a n a il est de la maison Lueur d'espoir. Il annonce également que ces étapes devraient suivre afin que les victimes et les auteurs de ces crimes puissent être préparés. s u i v e z l C'est probablement une étape très très très importante qui était attendue depuis un bon bout de temps. Probablement pas avec la forme que ça a i l l e pour tout le monde, ce qui est normal. Pour les uns, c'est très important pour les autres, c'est très inquiétant parce que justement, ça touche sur des questions très sensibles dans notre histoire. Où nous avons été entraînés dans des événements successifs au cours desquels la vérité n'a pas été toujours dite. Et une fois qu'elle est dite, les uns vont l'apprendre avec amertume parce que ça va. Toucher ou réveiller leurs blessures qui n'étaient pas encore pensées. Pour d'autres, c'est assez inquiétant dans ce sens qu'effectivement, ça fait trait à des personnalités proches. Les uns peuvent se poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas été informé à temps, par exemple, pour que je sois informé, pour que je sois préparé aussi. Parce que vous comprenez que ce soit du côté des victimes, c'est une sorte d'information assez crue qui peut faire mal. Pour le côté des auteurs de ces crimes, c'est une information très douloureuse parce que c'est aussi choquant. Parce que justement, quelque chose qui, si vous n'avez pas été préparé pour cela, il y a lieu d'avoir des, des, des difficultés au point de vue équilibre psychologique. Mais c'est aussi une étape qui devrait être suivie par des informations fouillées. Pour que chaque catégorie puisse comprendre comment on en est arrivé là-bas, comment on a pu découvrir ce que l'on vient de déclarer, comment on peut vivre avec et quelles sont les étapes suivantes. Parce que des informations aussi importantes comme celles-là, il faut effectivement savoir quelles sont les étapes suivantes, qu'est-ce qu'on va en faire. C'est tout ça des interrogations qui sont là. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Je l'avais annoncé au début de ce journal dans les titres. Aujourd'hui, nous parlons du bien-être psychosocial qui se définit comme l'état agréable résultant de la satisfaction des biens du corps et du calme d'esprit. De Les causes sont variées, dont celles liées à l'héritage génétique ou les facteurs sociaux. Le psychologue clinicien Zenon k u i z e r a fait savoir que les bonnes pensées et la dynamique relationnelle sont parmi les signes du bien-être psychosocial. Ornez la m u c h Le bien-être psychosocial se remarque par la qualité de vie d e l individu. Le psychologue clinicien Zenokuidera précise que les causes peuvent être liées à la personnalité de l'individu, mais aussi des facteurs sociaux, démographiques, Ça peut être lié à la personnalité de l'individu, donc la manière dont o l s sont minés, l'héritage génétique, biologique. On peut naître avec une malformation quelconque, mais aussi, ça peut être aussi causé par des facteurs socio-démographiques. Là où on vit, les violences qui nous entourent, donc l'interaction que nous avons avec l'entourage social, ça peut aussi être la cause du bien-être ou du mal-être. Social. On est dans le bien-être, pas individuellement, mais aussi en interaction avec les autres. Il y a des recherches qui ont été faites qui disent qu'on peut déterminer le bien-être psychosocial en se basant sur cet héritage biologique et aussi les sources de revenus. Mais les sources de revenus, ça reste beaucoup subjectif parce qu'on compare ce qu'on a avec ce qu'ont les autres. Les signes du bien-être psychosocial sont variés. Premièrement, c'est la personne elle-même qui le sent. Elle manifeste un état de santé. Donc, qu'on peut apprécier, il y a l'autoréalisation. La manière dont tu planifies, la manière dont tu réalises tes projets, la manière dont tu t'évalues, la manière dont tu respectes les normes et les croyances de la société. Parce que quand on dit que c'est l e s i ou celui-ci, F ou F ou f o l c'est-à-dire qu'il y a des références. Culturelle qui nous guide. Et puis aussi, on peut dire que telle ou telle personne est dans un état de bien-être psychosocial en se référant à la dynamique relationnelle, donc la manière dont il interagit avec son entourage, l'entourage physique, l'entourage un social. Une tristesse inhabituelle, une perte d'intérêt et de plaisir sont des signes du de mal-être psychosocial facile à détecter. Il y a l'amaigrissement progressif. Je t'ai veillé, étant bien portante, donc tu t'entretenais comme une femme qui a besoin d'être appréciée, mais pour le moment tu te négliges. Tu n'as pas besoin de t'entretenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'indicateur qui peut nous guider et qui peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu deviens agressif, tu deviens irritable, tu deviens insouciante de quoi que ce soit. Avant, tu étais vraiment sociable, tu interagissais avec tout le monde, mais pour le moment, tu commences à te retirer, à te replier sur, soi, sur toi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller. Il y a aussi、euh, l'absentéisme au travail. Tu n'as pas aussi de motivation pour y aller. Ça peut aussi nous indiquer q u e Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre prochaine chronique santé, Zenokuizera expliquera le moyen de traitement efficace et donnera des conseils pour le bien-être psychosocial. Merci Ornella,、mucho. merci u c h o m Zenokuizera pour ces éclairages sur le bien-être psychosocial. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en nom de par e d i Kadogo Micro. Jean Bosco, n d o u m a n a passé un très bon après-midi. Thank <music> you.